Pour le le François Copé compte tout ça L'écure à la Bernard, illustration musicale, hayden variation, licence musopère. La petite papetière Dans le faubourg, une rue assourdissante, populeuse, où du matin au soir, les vitres tremblaient au fracas des camions et des omnibus tout le monde connaissait et estimait et respectait la petite papetière et l'on avait bien raison car il ne se pouvait rien voir de plus gentil que cette blondinette en robe noire bien ajustée dans sa boutique si proprement tenue quand elle pliait lestement les journaux du soir qui sentaient bon l'imprimerie toute fraîche euh, jolie blondinette je devrais plutôt dire rousse car la chevelure trop abondante pour être toujours bien peignée tirait sur le cuivre et dans le joli irrégulier visage dont quelques taches sont piqués de son piqué teint rose, deux yeux charmants étincelés couleur de noisette à corde complaisante aimable comme il faut l'être dans le commerce, mais pas effronté pour un liard avec dans toute sa personne ce je ne sais quoi de décent. c'était vraiment là un amour de petite papetière si vous aviez demeuré dans le quartier, je suis sûr que tous les matins en allant à votre atelier ou à votre bureau, vous vous seriez détourné de votre chemin afin d'acheter votre journal chez elle plutôt qu'ailleurs. Il n'y manquait pas les jolis cœurs, vous savez, les commines magasins, les miroirs à farceuse qui logent le diable dans leur porte-monnaie et ont quand même une cravate fraîche. Mais pas de danger que personne se risquât à dire un mot plus que l'autre à la jeune personne. Elle avait l'air bien trop comme il faut. Et puis, le papa était toujours là, au fond, derrière le comptoir. Le papa à demi paralytique, les mains un peu tremblantes, ayant, avec ses favoris blancs, son bonnet grec et son gilet de tricot, l'air confortable d'un concierge de maison, un chenseur. On savait dans le faubourg que le pauvre vieux, qui avait été autrefois garçon de recettes chez un banquier et qui, depuis son attaque, ne recevait qu'un secours insuffisant de son ancien patron, aurait dû aller à l'hospice sans sa brave et laborieuse fille. C'était elle qui le faisait vivre, qui le soignait tendrement, qui l'établissait chaque matin dans son fauteuil avec du linge blanc, net comme une torchette, et qui entretenait chez lui l'illusion d'être un bourgeois, un homme établi. Car, bien qu'elle fît tout à la maison, elle répétait aux voisines, « Si vous saviez combien papa m'aide !»« Comme il m'est utile !» La vérité, c'est que les trois quarts du temps, il tournait ses pouces. Mais lorsqu'entraient des clients, pas pressés, des gamins de l'école, demandant un sou de plume de fer euh, ou la rôtisseuse en face, une bavarde à qu'il fallait vingt minutes pour choisir un agenda la petite papetière les faisait servir par le bonhomme qui s'en acquittait lentement, maladroitement, en s'appuyant au meuble. Et pour qu'il ne soupçonnât pas alors la ruse délicate, sa fille feignait d'être très occupée et disait à la pratique « Vous voyez, sans papa, je ne mentirerai pas. Aujourd'hui, surtout, que j'ai à classer tous mes bouillons de la semaine pour les hebdomadaires. Vous pensez bien qu'une adorale petite papetière, comme celle-là, qui avait atteint ses vingt ans aux dernières n'auraient pas eu de peine à trouver un amoureux, et bien entendu pour le bon motif. Mais voilà, elle était trop fine, trop demoiselle, de se contenter du monde assez vulgaire du faubourg. Un garçon étalier qui lui achetait tous les jours la lanterne fit sa demande et fut écondue. C'était pourtant un gars superbe, ayant du bien chez lui et qui songeait à s'établir. Mais son tablier, souillé de sang, fit horreur à la fillette, habituée à ne manier que de menus objets très propres et qui prouvait un plaisir instinctif à toucher du papier blanc. Elle découragea aussi, mais avec douceur et sans avoir l'air d'y toucher, l'amour simile et respectueux dont brûlait pour elle le fils de l'épicier du numéro 24. Il s'appelait Anatole, et malgré son nez retroussé et son nez en icodème, il était plein d'imagination. Il ne rêvait que d'explorations lointaines et d'héroïques aventures. Tous les huit jours, il venait à la papeterie prendre le journal des voyages, à cause des truculentes images représentait le combat d'un lion et d'un rhinocéros, ou bien un serpent boa absorbant, en pleine forêt vierge, un gentleman, vêtu de coutilles, avec son casque de liège, ses bottes et sa carabine à deux coups. En acquérant un repas d'anthropophage, il fut foudroyé d'amour par la jolie papetière. Mais elle ne répondit point à sa flamme, comme on dit dans les opéras, ne parut même pas s'en apercevoir, et le triste à l'atolle dut se borner à l'admirer silencieusement. Quand lui donnait le samedi matin une chasse aux morts sur une manquise ou un sacrifice humain au Congo. Donc le cœur de l'aimable fille n'avait pas encore parlé. Lorsque, un matin, elle dit d'entrer dans sa boutique, pour y prendre une feuille à cinq centimes, un grand et maigre garçon aux cheveux incultes, tout de noir vêtu, très râpé, l'air un peu braque, mais avec des yeux de diamant noir, et le sourire d'un jeune dieu. Et la petite papetière eut le pressentiment soudain qu'elle allait être très malheureuse. Il revint chaque jour, jetant un sou et un regard à la pauvre fille. Mais elle sentait bien qu'il la regardait sans la voir. Elle voulut savoir qui il était et elle apprit par la fruitière qu'il habitait dans une grande sarde au sixième étage d'une maison des environs, d'une maison tranquille, où l'on refusait les enfants, les chiens et les pianos. Elle fut en doute qu'il valait de recevoir congé, attendu qu'il passait une partie de ses nuits à se promener de l'an en large, en hurlant des vers, en sa qualité de poète dramatique, et que désormais le propriétaire était décidé à introduire dans tous ses beaux, comme cas rédhibitoires, l'exercice de cette profession, la considérant comme aussi funeste pour un immeuble que les états à marteaux. Jusque-là, disons-le, la petite papetière s'était peu intéressée à la littérature les confiseurs ont horreur de succorer, les marchands de journaux n'en estocats. Mais dès qu'elle fut amoureuse, elle parcourut les feuilles dans l'espoir d'y trouver le nom de cet homme aux yeux de flamme qui entrait tous les jours dans sa boutique sans qu'elle pût jamais obtenir de lui autre chose qu'un sourire de politesse de ce beau dédaigneux qui lui avait si profondément troublé le cœur. Et elle le trouva ce nom. Elle le retrouva chaque patin à la fin de bien des pages qui lui firent de la peine, car le poète publiait alors, obscurément, dans un journal peu répandu, un roman feuilleton où ce pauvre diable qui logeait au premier descendant du ciel et dont la redingote montrait la corde ne parlait tout naturellement que de courtisanes folles de luxe et de duchesses à trente quartiers. Et chaque fois qu'il entrait dans la boutique pour acheter son journal d'un sou, la pauvre fille était maintenant encore plus malheureuse et il n'osait même plus souhaiter qu'il fît attention à elle dans la crainte d'être méprisé. Cela dura des mois, de longs mois, car le poète lochait toujours dans le quartier. Il avait trouvé au fond du jardin un réduit d'où on ne l'entendait pas vociférer, et le nouveau propriétaire le tolérait, là, à peu près, comme il eut permis à un autre locataire, le marchand de vin, de laisser jouer du corps de chasse dans sa cave. Cela dura de longs mois. Plus d'une année, pendant laquelle la romanesque petite papetière rêva beaucoup, soupira souvent, et même pleura quelquefois sur son aurier. Puis le poète déménagea, n'en revint plus. Elle en eut un gros chagrin et ne le dit à personne. Du temps passa encore. Elle se consola un peu. Son père, qui sentait venir sa fin, lui conseillait de se marier, mais aucun homme ne lui plaisait. Le vieillard mourut Elle resta toute seule avec sa tristesse et, comme certaines blondes à peau fines fine, se fana de bonheur, eut assez vite presque l'air d'une petite vieille. Enfin, un jour, au plus de douze ans s'était écoulé, elle apprit, par les journaux, que son client d'autrefois venait de faire représenter avec éclat un grand drame en verre au théâtre français, qu'il était désormais riche et célèbre, et elle en fut comblée de joie dans son bon cœur. L'illustration publia le portrait du triomphateur, rajeuni par le succès, beau comme jadis, superbe. Elle contempla la gravure avec mélancolie, et elle venait de le suspendre, non sans un peu d'orgueil intime, à son étalage, lorsqu'elle vit arriver son ex-admirateur. Anatole, qui n'avait point fait le tour du monde, et était devenu tout simplement, par droit de succession, l'épicier du numéro 24. Aujourd'hui, marié, père de famille, l'homme au nez ne se souvenait plus de sa passion pour la petite papetière et ne venait plus chez elle que pour acheter le journal des voyages, car il avait conservé son ancien goût. Elle eut l'espoir que l'épicier remarquerait le portrait de l'illustration, qu'il aurait entendu parler du drame applaudi, de l'auteur fameuse en un jour, qu'elle pourrait rappeler à Anatole que cet auteur avait été leur voisin dans le temps, qui venait chaque matin prendre un journal chez elle, et tout en causant... Oui, maintenant qu'elle était presque une vieille femme, eh bien, elle aimerait à confier à ce témoin de sa jeunesse enfui que le glorieux poète l'avait rendue rêveuse autrefois et lui avait inspiré un sentiment. Et cet aveu serait pour elle une grande douceur. Mais le maniaque Anatole entra brusquement dans la boutique, prit silencieusement son journal, dont la première page représentait ce jour-là le chat de Perse faisant tempêter son conseil des ministres. Et jetant dessous sur le comptoir et un bref bonjour à la marchande, il s'en alla alors la petite papetière poussa un gros soupir, et personne n'a jamais su son secret. Adoption Depuis vingt ans, Jean Vignol écrivait des romans feuilletons pour les journaux populaires, des romans où il était question, comme de juste, que d'assassinats et d'enfants substitués à d'autres dès le berceau. Il n'était vraiment pas plus maladroit que ses rivaux dans cette spécialité. Si jamais vous faites une dangereuse maladie, ce don du garde et si vous ne savez comment remplir les heures d'ennui d'une longue convalescence. Lisez les mystères de Ménilmontant, qui n'ont pas moins de 25 000 lignes. Vous retrouverez là tous les ingrédients accoutumés de cette cuisine littéraire. Le début est saisissant, surtout quand ce scélérat du duc de vieux donjon, à la sortie de l'opéra, descend dans l'égout collecteur, où il a rendez-vous avec un forçat libéré de sa connaissance, qui doit lui remettre des papiers susceptibles de perdre la belle marquise des deux poivrières, laquelle y a été changée en nourrice, n'est pas la fille d'un grand espagne de première classe comme tout le faubourg Saint-Germain en est convaincu mais vient celle d'un nébénis de la rue Vaupincourt jadis condamné à mort par suite d'une erreur judiciaire et guillotiné selon les rites au lieu et place du forçat à qui le duc a donné ce rendez-vous inconfortable et souterrain Vous voyez d'après ce simple exemple Jean Vignol que laisser parfaitement son métier pourtant le pauvre homme ne réussissait guère avait beaucoup de mal à placer sa copie vivez forchusement Ah voilà, c'est d'abord qu'il n'avait pas de chance et puis qu'il était un modeste, un timide, ne sachant pas jouer des coudes, faire son chemin à la mode américaine. Bien entendu, il n'avait pas débuté dans les lettres par le roman feuilleton. Il conservait toujours, au fond d'un tiroir, mais sans espérance de les mettre au jour, ces deux ouvrages de jeunesse, composés par lui du temps où il avait encore tous ses cheveux et l'ambition du grand art. C'était d'abord le manuscrit d'un volume d'élégy, fleur de Poison, où le poète se plaignait notamment des infidélités d'une jeune personne qu'il désignait sous le romantique pseudonyme de Fragoletta et qu'il comparait à toutes les amoureuses célèbres depuis l'Antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tandis que, dans la réalité des faits, l'inconstante demoiselle se nommait Agathe et était trottin chez une fleuriste. L'autre manuscrit, plus volumineux, contenait un drame très horrifique et portant ce titre sanglant, « Les écorcheurs », et tout le nom duquel des gens coiffés du chaperon et chaussés de souliers à la poulaine se passaient réciproquement au travers du corps des épées à deux mains et des tirades à n'en plus finir. Malheureusement, les drames en verre ne sont pas comestibles, et les fleurs de poison ne peuvent pas même servir comme les capucines à parer la salade. Il fallait vivre là-haut, à Belleville, dans le petit logement, cinquième étage, où Jean Vignol habitait avec sa mère, tordu de rhumatisme et gémissant du matin au soir. Pour gagner quelque argent, autre peu, le poète devint romancier populaire, à peu près comme un peintre raté se fait photographe. doux et résigné, il accepta le métier. Il mit tous ses soins, mais, comme nous l'avons dit, sans grand succès. C'était assez juste, après tout, car il manquait de conviction. De sincérité Elle ne prenait pas assez au sérieux ces marquises, qui avaient pour père un ébéniste guillotiné et séduque qui se promenait dans les égouts en pelisse de fourrure et en cravate blanche. Le directeur du Petit Prolétaire, où Jean Vignol publiait ses histoires à dormir debout, le lui disait tout crûment « Mon cher, on sent que vous n'y croyez pas et ne le payez que dessous la ligne. Le pauvre garçon savait qu'il était supérieur à sa grossière besogne. En souffrait, poussait souvent un gros soupir. Mais quoi, c'était sa destinée. Et pour faire bouillir son maigre poteau-feu, il s'épuisait à inventer des aventures de plus en plus extravagantes. Une fois, par exemple, il n'aurait pu payer deux termes en retard et il eût sans doute été saisi s'il n'avait au dernier moment, obtenu une avance du directeur du petit prolétaire séduit par le sujet d'un roman dont voici en substance le premier feuilleton. Un musicien de l'orchestre de l'Ambigu, qui est d'ailleurs, sans s'en douter, le bâtard d'un père d'Angleterre, rentre chez lui après le spectacle et découvre un squelette dans l'étui de sa contrebasse. La suite au prochain numéro. Tant que la maman avait vécu, Jean Vignol, modèle de piété filiale, avait assez bien supporté la vie. Mais depuis deux ans qu'il était seul au monde, point de parents, peu d'amis, des habitudes casanières, il s'ennuyait ferme dans son haut logis de Belleville. Il était à présent un petit homme de 47 ans, avec un commencement de bedaine, une large barbe noire, un nez socratique, des yeux de bon chien et l'épi de Saint-Pierre sur un crâne beurre frais. Ayant peu de santé et un estomac de deuxième classe, il avait même dû renoncer aux consolations du tabac. Jamais les personnages ordinaires de ces fictions, assassins en gang jaunes, vertueuse ouvrière mise à mal et lâchement abandonnées par un vil aristocrate, Généreux ingénieurs, sortis de l'école centrale, fils de leurs œuvres, et obtenant au dénouement le ruban rouge et la main de la jeune personne dix fois menacée dans le cours du roman, des pires outrages, jamais, dit toutes les marionnettes de son guignol mélodramatique, ne lui avait semblé plus fastidieuse. Positivement, le malheureux se dégoûtait de son métier. « Quel si !» se disait-il un soir de veille de Noël, en montant avec lenteur ces cinq étages, Car il devenait un peu asthmatique. Quel si Voilà qu'il trouve encore au journal que ma dernière machine, Mazas et compagnie, manque de coups de couteau. Il va falloir que je ressuscite Bouffe Toujours, mon forçat, que j'ai fait précipiter il y a huit jours du haut de la tour Eiffel et que je lui fournisse des victimes. Et après cette complaisance, vous verrez qu'ils refuseront encore de me mettre à vingt centimes la ligne. Ah, la chienne de vie Rentrait chez lui, il éprouva plusieurs menus désagréments. Après un regard de mélancolie à son râtelier de pipe, pareil au harem d'un sultan qui a renoncé à la bagatelle, Jean Vignol s'aperçut que son feu de coque, qu'il avait pourtant bien couvert de cendre avant de sortir, était complètement éteint. Il dut, pour le rallumer, se salir les mains au mâche-fer. Sa lampe avait été mal préparée, le matin par la portière. Il fut obligé de changer de mâche, Alors seulement il s'aperçut qu'il n'y avait plus que deux allumettes dans sa boîte suédoise. « Tone d'air de bras de zinc » s'écria-t-il, en lâchant son juron favori. « Me voilà frais Si mon feu ou ma lampe s'éteignent encore, euh, car il faut que je passe la nuit pour ressusciter ce forçat. Un joli réveillon, entre parenthèses, et cinq étages à descendre et à remonter, d'abord pour ces allumettes. Ah, mais non, je vais en demander quelques-unes à la voisine. » La voisine, c'était la mère Mathieu, une pauvre vieille dont la fille, récemment abandonnée par son mari, était morte en couche au mois de juillet. Le petit avait cinq mois et l'aïeul, couturière à la mécanique, l'élevait au biberon. Bien de la misère dans ce taudis-là. Le romancier qui était un brave homme était entré quelquefois et y avait laissé sa pièce de cent sous, bien qu'il n'en eût pas de trop pour lui-même. « Toc, toc Bonsoir, mère Mathieu euh, Donnez-moi donc quelques allumettes !» mais Il s'arrêta sur le seuil, tout interdit. À la lueur d'un bout de bougie, la vieille femme, accroupie, roulait et ficelait son unique matelas. Près du méchant lit de bois rouge, où ne restait plus que la paillasse, l'enfant dormait dans son berceau d'osier. « eh hey, mère Mathieu, qu'est-ce que vous faites donc là ?»« Vous le voyez bien, monsieur Vignol, » répondit la vieille, toute cornichante. Je vais porter ça en monde piété, et il faut que je me dépêche, car le bureau ferme à huit heures. » « On me donnera toujours bien 10 francs. C'est de la bonne laine. Allez. »« Comment, votre seul matin Il faut bien. Euh, Figurez-vous que ma soeur cadette, veuve comme moi, celle qui reste au lit là et qui fait des ménages, vient encore de salité et qu'on ne veut pas d'elle à l'hôpital, rapport à ce qu'elle a une maladie chronique, alors je dois l'aider un peu. Elle a été si bonne pour moi. Je coucherai quelques jours sur la paille. On n'en meurt pas, car j'espère bien dégager mon patelac quand je toucherai ma quinzaine. Ce qui m'inquiète, c'est le petit. Il me faut au moins une heure pour aller au monde piété, chez ma malade. D'ordinaire, je le confie à la concierge, qui est une bonne femme. Mais vous avez vu, ce soir, veille de Noël, ils ont un repas de famille dans la loge, et ils en sont aux chansons du dessert. Comment que je vais faire pour le gosse Vive les pauvres gens. Jean Vignol a des larmes plein ses yeux de bon chien. Pas de ça, mère Mathieu. Laissez votre nitrite. « J'ai encore 15 francs en voilà 10 et, et courez chez votre sœur. Euh, quant au bioche eh bien porterz le chez moi il dort comme un bienheureux il m'empêchera pas de travailler et puis s'il se met à faire de la musique eh bien on n'est pas ce n'est pas si malin de le bercer et de lui donner à boire c'est la vieille maintenant qui est contente à ah, mon bras bon gentil monsieur vignol et l'on installe le berceau près de la table à écrire du romancier et la mère mathieeuse sauve en marmotant des bénédictions et rest seul avec le petit les frivains se met à rire tout bas dans sa grande barbe alors voilà la nourrice sèche tout gaillardier par sa bonne action il s'installe sous sa lampe, prend la plume Car, bigre, ne l'oublions pas c'est demain matin qu'il doit envoyer à l'imprimerie son feuilleton tout le roman est modifié par la résurrection de ce pauvre toujours, mais ce soir il est en train le promoteeur s'en forçat à précipiter du deuxième plateau de la tour eiffel par un élégant gredin, un vicomte descendant des croisades et membres du jockey-club, attrape une barre de fer à la volée et dégringole jusqu'au quai avec l'agilité d'un West City. Après-demain, il préviendra à trois sergents de ville. J'espère que les abonnés vont en avoir des émotions. Soudain, le petit commence à pioler. Jean Vignol, amusé par ses nouvelles fonctions, prend le biberon, fait voir l'enfant, pas trop maladroitement, ma foi, pour un début, puis le berce et le rendor. Mais le romancier ne retourne pas à sa table, Il reste là, pensif, à regarder ce pauvre petit être, la tête au fond de l'oreiller, et serrant ses deux points mignons sous sa poitrine en maillotée. Les berceaux, les enfants, s'en il assez servi, Jean Vignol, dans ces absurdes romans Comme il les trouve stupides à cette heure, toutes ces invraisemblables histoires d'enfants volées et substituées les uns aux autres. Un enfant En voilà un pour de bon, un orphelin, un fils de la misère que deviendra-t-il? Sa grand-mère est vieille, épuisée de travail et de privation, elle n'ira pas loin. Alors, il sera un de ces petits malheureux que l'assistance publique élève par milliers et qui tourne mal le plus souvent. C'est parmi eux que se recrute l'armée des malfaiteurs, des futurs forçats, les vrais cela, ce pauvre mioche. Qu'est-ce que la vie lui réserve? La vie, un mystère romain qui devient plus incompréhensible chaque feuilleton et dont le monotone dénouement n'explique rien. Jean Vignol tombe dans une douloureuse rêverie, et il n'est pas tout à fait mort, lui, le poète qu'il a rêvé d'être, quand il était jeune. Voilà maintenant qu'il se souvient que c'est demain Noël, et que devant ce berceau, il songe à l'enfant qui dormait sur la paille d'or dans les tables de Bethléem. Il était venu au monde, celui-là, pour donner aux hommes de, de s'aimer les uns les autres. Et bien que les églises où l'on prêche sa doctrine depuis deux mille ans soient toujours debout, Le mal et la misère existent toujours. L'enfant matériellement et moralement abandonné, l'enfant dédié par une sorte de fatalité sociale au vice et aux crime. voilà le livre qu'il faudrait écrire. En y laissant couler toutes les charités, toutes les tendresses, toutes les indignations, toutes les colères de son cœur. Voilà le roman que Jean Vignol devrait faire si... Mais à quoi pense-t-il Jean Vignol n'a pas de talent, n'en a jamais eu, et le sait bien. Et si des larmes l'étouffent en ce moment, il pleure à la fois sur l'infortune de ce pauvre enfant et sur sa propre impuissance. Cependant, la porte s'ouvre. C'est la mère Mathieu qui revient tout essoufflé. Oh, qu'elle est fatiguée et caduque Quel lamentable visage au milieu ride entouré d'une lénage noire Tant pis, le brave homme cède au désir qui le tourmente depuis quelques minutes. « Écoutez, Mère Mathieu, j'ai réfléchi pendant notre absence euh, du temps de maman. Je vais gagner assez pour deux. Eh bien, je vous prends avec moi, voulez-vous Vous vous occuperez du ménage. Je vous aiderai à élever le petit. » La pauvre femme bouce un cri, tombe sur une chaise, se voile la face de ses mains. Et comme l'enfant, éveillé en sursaut, se met aussi à gémir, Jean vignol le prend dans son perso, le regarde de près, épose sur sa joue molle et tendre un baiser déjà paternel. « Mais ce n'est pas tout. » Savez-vous que la généreuse conduite de Jean Vignol a été pour lui-même très avantageuse Il continue bien sûr à servir les mêmes balivernes à son public spécial. Pourtant, il y a dans son dernier roman, L'orphelin de Belleville, on ne sait quoi qui n'était pas dans les autres et qui a fait sangloter les grisettes. Le tirage du petit prolétaire en a monté et l'écrivain a désormais ses quatre sous la ligne. L'ouvrage a même été reproduit dans plusieurs feuilles de province. Et comme l'autre jour, Jean Vignol était venu toucher ses droits à la caisse de la société des gens de lettres, il a eu la seule joie de sa vie littéraire. Le plus illustre, le premier des romanciers de ce temps, lui a touché l'épaule devant le guichet. « Et donc, monsieur Vignol, j'ai lu deux ou trois feuilletons de vous ces jours derniers, et j'ai trouvé là des choses très bien, très sincères, très émues sur les enfants. » Le pauvre homme m'en rougit jusqu'aux oreilles. « Merci bien, mon cher maître, répondit-il en bégayant de plaisir, mais c'est que, voyez-vous, maintenant, quand j'écris quelque chose sur les enfants, je travaille d'après nature. pilier de café Pendant les quinze ans qu'avait duré son premier mariage, madame Rapp n'avait pas eu beaucoup d'agréments, attendu que son mari, l'un des plus forts droguistes, en gros, de la rue de la Verrerie, passait par mauvaise habitude toutes ses soirées au café. Pas d'autre reproche à lui faire. Très bon commerçant, même un peu filou, ce qui ne gâte rien. M. Rapp avait alors fait d'excellents coups dans les ricins et dans les cacaos, et la maison prospérait. Enfermée tout le jour devant le grand livre dans une cage de verre, au milieu du magasin imprégné de violentes odeurs, Mme Rapp avait la satisfaction de constater à chaque fin de mois un bénéfice considérable. Et comme le but de sa vie, n'est-ce pas, est d'empiler des écus, cette femme de tête, cette correcte bourgeoise, rendait justice à son mari. Seulement, comme on fermait boutiques à six heures et demie, qu'on se mettait à table à sept, et que M. Rapp, aussitôt après le dessert, prenait sa canne et son chapeau et ne revenait qu'à minuit du café du gaz, Mme Rapp, qui n'avait pas d'enfant, s'ennuyait ferme pendant les longues soirées et baillait sur son tricot. Les dimanches et les jours fériés, le droguiste consentait à promener un peu sa femme dans l'après-midi, mais c'était tout. Aussitôt, d'après le roquefort ou le camembert, monsieur filait au café, comme d'habitude, et laissait son épouse dans la solitude. À peine la menait-il deux ou trois fois par hiver à l'opéra comique, selon le rite très rigoureusement observé par la bourgeoisie parisienne, et encore monsieur rap allait-il là comme un chien qu'on fouette, et encore monsieur Rapp allait-il là comme un chien qu'on fouette. Mme Rapp était une personne incapable de trahir ses devoirs, mais elle ne pouvait se défendre d'une sourde irritation. Soyez donc une honnête femme, une associée utile et laborieuse. Passez donc toutes vos journées dans une prison transparente, la plume à la main, à écrire des chiffres sur un gros registre, pour que votre mari vous en récompense si mal et préfère à votre société celle de cinq ou six videurs de bocs, tout au plus bon, entre deux parties de cartes ou de jacquets, pour prédire la chute du cabinet à brève échéance, ce qui n'est vraiment pas malin, puisque la France s'offre en moyenne, deux fois par an, sa crise ministérielle, à peu près comme les Anglais se purgent aux deux équidoxes. Peu à peu, madame Rapp avait pris en grippe son époux. Aussi lorsqu'il mourut subitement. Méfiez-vous de l'atmosphère surchauffée des désestaminée en hiver. Un chaud et froid en sortant, et votre affaire est faite. Lors donc qu'il mourut, Sa veuve ne lui accorda qu'une quantité de larmes assez raisonnable et fut rapidement consolée. Elle avait des ans, 20 livres de rente, sans compter la maison de commerce, dont la vente pour une forte somme. Elle venait seulement d'atteindre sa 36e année et son armoire à glace lui présentait l'image d'une forte brune, encore appétissante, malgré son soupçon de boustache. Avant l'expiration du délai légal, Mme Rappe caressa le projet de se remarier. Or, le premier commis de la maison était un certain monsieur Rosier, bel homme, ancien sous-officier, avec cet air mauvais sujet qui plaît aux dames, du vivant même de ce rap la patronne, dans sa prison vitrée, regardait parfois avec bienveillance ce solide gaillard. Veuve, le considéra comme un parti très convenable, d'abord plus besoin de vendre le fond et de renoncer à des gains légitimes. Le commis était, le commis était plus jeune qu'elle, soit, mais l'armoire à glace, la flatteuse armoire à glace affirmait à la belle droguiste qu'elle pouvait encore être aimée. Et puis, voyons, Mme Rosier ça sonnait mieux que madame Rapp, et c'était la même initiale pour le linge et pour la l'argenterie. Treize mois après l'enterrement du droguiste, où se remarquait une couronne avec cette inscription, les habitués du café du gaz, la veuve convolait en seconde noce, et sur l'enseigne de la boutique, au-dessous de la mention Maison Rapp, Le peintre en bâtiment et bientôt, eut bientôt fait d'écrire Rosier successeur. Tout marcha bien pendant les trois jours de l'une de miel à Fontainebleau. Mais dès le premier soir du retour à Paris, Rosier, après cette levée de table, prit son chapeau et sa canne. Oui, « Où vas-tu donc ?» lui demanda sa femme, alarmée soudain. « Mais je serai un pour prendre l'air, » répondit-il du ton le plus naturel. « Je vais faire un tour au café. À tout à l'heure. » Et il ne revint qu'à minuit, comme le défunt. Mme Rosier fut consternée. Elles allaient donc recommencer les interminables soirées d'ennui, de tricot et de solitude. Et le plus terrible, c'était que la malheureuse adorait déjà son mari, qui, en matière de femme et d'amour, s'y entendait singulièrement mieux que le sieur rap. Elle réprima son dépit, interrogea tout doucement son Achille, il s'appelait Achille, au déjeuner du lendemain. « Tu vas donc tous les soirs au café ?» La réponse fut décourageante. « Sans doute, comme tout le monde. Le patron allait au café du gaz, moi je vais au café de la garde nationale. Ah, »« Tu sais bien, dans la rue de Rivoli, ils sont à une portée de fusil l'un de l'autre. »« Et vraiment, reprit-elle une voix altérée, tu n'aimerais pas mieux rester chez toi, auprès de ta petite femme ?»« Si, fête, que veux-tu, quand je ne sors pas après dîner, je ne digère pas, je dors mal. » « Je sais bien, oui, te tenir compagnie, ce serait bien plus gentil, mais tu as besoin de te coucher de bonheur. Et je t'assure, c'est nécessaire. C'est même indispensable d'aller au café pour un négociant. On rencontre la déconnaissance, on apprend des nouvelles, on fait des affaires, tout en battant les cartes. Et puis, et puis quoi, j'en ai l'habitude. » Pour l'en guérir, elle essaya de tous les moyens. Elle le supplia et vit qu'elle l'importunait. Elle fit les scènes et sentit qu'elle allait lui devenir odieuse. Déjà la désunion s'introduisait dans le ménage, et madame Rosier était folle de son achille. Alors l'amour donna de l'imagination cette femme positive. Qu'est-ce qui pouvait donc attirer ainsi les hommes au café La compagnie Le milieu Le décor Mais s'ils avaient tout cela au logis, pourquoi n'y resterait-il pas L'estaminée chez soi, telle était la question. Elle essaya de la résoudre. À force de prière, elle décida son machil à passer quelques soirées à la maison avec ses camarades. Et elle s'ingénia pour qu'ils y trouvassent les voluptés spéciales qu'ils allaient chercher au café. L'appartement subit une transformation radicale. Le meuble de salon fut remplacé par des tables de marbre fixées au sol et par des banquettes de mollesquines. Le gaz se substitua aux carcelles de famille. Et le piano fit place à un comptoir, où Mme Rosier, coiffée et pommadée avec soin, trôna désormais entre des édifices de bol à punch et des trophées de petites cuillères. Là, pourvu de tous les jeux de société, de consommation, de premier choix, il y eut des journaux fixés à des planchettes de bois. Enfin, tout fut étudié et pioché dans les moindres détails afin de donner une illusion complète. Madame Rosier, par exemple, obtint du domestique il adopta la petite veste et le tablier blanc et qu'il laissa pousser ses favoris. Il a pris la pélopée particulière pour crier un boc à l'as, attrapa le tour de main pour relever bruyamment la capière de métal quand le consommateur ne voulait pas de bas de pied. Et même par affinement de couleur locale, il jeta deux ou trois fois par soirée des poignées de cire de bois sous les tables. Tout d'abord, M. Rosier et ses amis applaudirent à ce beau trait de dévouement conjugal. Ils adoptèrent d'autant plus facilement cette estaminée privée que les rafraîchissements y étaient gratuits. Chaque soir, après le traditionnel et inoffensif doigt de cour à la patronne, en passant devant le comptoir, ils allaient prendre leur pipe au râtelier, s'installer et tout en tripotant la dame de pique blâmer les actes du gouvernement. Madame Rosier eut la joie de contempler, de neuf heures à minuit, le visage de son Achille, un peu voilé, il est vrai, par un nuage de tabac, et d'entendre sa voix bien-aimée dire de temps à autre « J'en donne » ou encore « Je coupe » et « à tout ». La belle droguiste put alors se flatter d'avoir enchaîné son mari auprès d'elle, d'avoir fait de lui un homme d'intérieur, un gardien du foyer. Mais cette chimère dura peu. Au bout d'un mois, Mme Rosier s'aperçut qu'Achille s'ennuyait, Éprouvait une tristesse, une nostalgie. Ses camarades, eux aussi, semblaient atteints de la même langueur, Quelque chose leur manquait, visiblement. Mais quoi Éperdue d'inquiétude et sentant que son rêve de retenir Achille à la maison allait s'évanouir, elle voulut s'expliquer avec lui, il lui parla avec tendresse et bonté. « Voyons, dis-moi, franchement, n'est-ce pas chez nous, comme dans un café ?»« Eh bien non, répondit le pied déstaminé. C'est cela et ce n'est pas cela. » « Tu veux la vérité ?»« Eh bien la voici, la bière manque de pression. » Et le lendemain, abandonnant Mme Rosier à son désespoir, entre deux pyramides de morceaux de sucre, Achille et ses compagnons retournèrent au café de la garde nationale. Maman Nunu « Mes parents n'étaient pas assez riches pour avoir une servante. »« Certes non. » Des pauvres gens. Et je me souviens même qu'elle durait très longtemps, les redingotes à coller de velours de mon père, et que maman faisait assez souvent de petits savonnages. Dès le matin, le pauvre homme s'en allait à son ministère, emportant dans sa poche un morceau de pain fourré de charcuterie pour son déjeuner. Mais de ce, elle, étudiait la peinture, partait pour leur atelier. Et tandis que la cadette, celle qui devait mourir à 23 ans, hélas, et que nous appelions alors la grosse Marie, finissait le ménage, Ma pauvre mère s'installait à son petit bureau près de la fenêtre et commençait à copier des mémoires de charpente ou de serrurerie pour les entrepreneurs du voisinage. Or, j'étais alors un important personnage de six ans, désigné ordinairement par le sobriquet de Sissis. Un gamin maladif, vêtu d'un petit caban de drap écossais à carreaux blancs et rouges, chef-d'œuvre de l'industrie maternelle dont j'étais très fier. Ma soeur Marie, bien que déjà elle se rendit utile à la maison, n'avait que trois ans de plus que moi, et, et d'aussi jeunes enfants avaient besoin d'exercice et de grand air. Aussi, vers midi, la mère Bernu, une pauvre vieille du quartier, venait nous prendre tous les deux pour nous mener à la promenade. Elle déjeunait sur un coin de table et maman lui donnait dix sous. Avec cette petite ressource, les secours du bureau de bienfaisance et quelques autres aumônes, peut-être, elle trouvait encore moyen de vivre. Et mes humbles, très humbles parents qui, par des prodiges d'économie, conservé dans la pauvreté un air de décence bourgeoise, devait lui faire l'effet de puissant capitalistes. Très âgée avec un bonnet d'aïeul campagnarde, d'une blancheur éclatante, une robe brune à petites fleurs et un châle vert toujours tiré à quatre épingles, Maman Nunu, comme nous la nommions, offrait un visage de trait régulier, ridé comme une pomme de conserve, ou quelques poils blancs frisés autour d'une bouche édentée. Elle était d'une propreté scrupuleuse, conservait les formes polies du peuple d'autrefois, et, ayant eu elle-même une nombreuse famille, s'entendait à merveille au gouvernement des Bambins. Maman Lunu nous emmenait donc, ma sœur Marie et moi, dans les avenues désertes qui rayonnent autour des Invalides. J'habite aujourd'hui de ce côté. Je suis revenu là, poussé par un irrésistible attrait, car le Parisien est plus fidèle qu'on ne croit à ses souvenirs d'enfance et garde un sentiment attendri pour son quartier natal. Il y avait à cette époque, sur ces lointains boulevards, de magnifiques ornes qui ont été coupés pendant le siège, de vieux bancs de bois vermoulus des fossés pleins d'herbes et des réverbères à potence datant du Paris révolutionnaire, des réverbères à pendre l'aristocrate. C'était un lieu mélancolique, presque agrest, très solitaire. On n'y rencontrait que de rares invalides, anciens modèles avec l'habit bleu à pans retroussée et le grand tricor à cocarde porté en bataille, ou des pauvresses à cornette de nononne et affichus croisées sur la poitrine qui vivaient de la charité des hôtels et des couvents du faubourg Saint-Germain, tout proche, et qui, dans la journée, se chauffaient sur les bancs au soleil. La mère Bernou prenait place auprès d'elle et faisait volontiers un bout de cosette, tandis que Marie et moi, nous nous accroupissions à ses pieds et jouions avec le sable. Mais... Si petit bonhomme que je fusse, j'avais déjà de l'imagination, et les récits que la mère Bernu faisait à ses simples compagnons m'intéressaient puissamment. Écoutez avec respect à cause de son comptage, elle leur parlait souvent comme d'une personne considérable et qui faisait honneur à sa famille, de sa fille, l'unique enfant qui lui resta, car les autres, tous des garçons, avaient été tués pendant la guerre de l'Empire de sa fille qui tenait la loge d'un hôtel du Faubourg-Saint-Honoré, où son mari était coché, et qui, par hasard ironique, s'appelait Madame Napoléon. Ce nom de Madame Napoléon, qui revenait constamment dans les discours de la mère Bernu, exerçait sur moi une sorte de fascination, et je ne pouvais me figurer la concierge du Faubourg-Saint-Honoré que, coiffée de la couronne et traînant le manteau impérial. Un jour, maman Nunu nous conduisit chez sa fille, C'était une grosse commère, déjà vieille, qui nous offrit des tartines d'excellents résinés. Mais mon cerveau d'enfant ne voulut pas admettre cette réalité, et même après cette visite, le nom prononcé de Madame Napoléon n'évoqua jamais dans ma pensée que l'image d'une radieuse impératrice. Comme toutes les personnes âgées, la mère bernu dans ses entretiens du boulevard des Invalides. Remontait volontiers vers ses plus lointains souvenirs. Elle avait dîné dans la rue, sur une table dressée devant sa maison, le jour de la fédération elle avait vu passer marie-antoinette à la charrette en camisole blanche elle décrivait son fils aîné le grenadier de la garde impériale avec son grand bonnet à poil et ses hautes guêtres noires et j'entrevoyais en l'écoutant des drames confus et de vagues splendeurs hélas ce qu'elle se rappelait le mieux c'était les réjouissances publiques dont le petit peuple à sa part la fête de l'empereur et les distributions de vin le jour de la naissance du roi où l'on jetait des cervelas à la foule. Chose navrante, j'y songe aujourd'hui, que ce cours d'histoire contemporaine fait par une pauvresse. Un jour, elle voulut montrer son logis à l'une de ses vieilles amies et la conduisit avec nous, bien entendu, dans une misérable maison de la rue Rousselet. Nous entrâmes dans une chambre au carreau froid, mal éclairée par un châssis à tabatière, où il n'y avait qu'un lit de paysans et quelques chaises de paille. Pourtant, sur une vieille commode, une petite chapelle en plâtre, dont les fenêtres étaient garnies de verres de couleur, charma à mon attention un enfantine. Maman Nunu expliqua l'origine de ce singulier objet à sa camarade. Sous l'ancien régime, le jour de la fête Dieu. les enfants du peuple, comme ils font encore aujourd'hui, disposaient de petites chapelles aux portes des maisons, mais ils n'avaient pas besoin d'importuner les passants pour leur arracher quelques sous, car en ce temps-là, les personnes de qualité faisaient arrêter leur voiture devant la petite chapelle, mettaient pied à terre, s'agenouillaient un instant et laissaient une large aumône. C'était ainsi que la mère Bernu, alors toute jeune fillette, avait vu descendre son carrosse et prier devant cette chapelle de plâtre un vieux seigneur, très paré, qui, son oraison dite, lui avait souri et donné à Louis d'or, le seul peut-être qu'elle a touché de sa vie. Et ce seigneur n'était autre que le maréchal de Richelieu en personne, alors extrêmement âgée et tombée dans la dévotion. La mère Bernu, qui se vantait d'avoir été jolie, avait eu le dernier sourire de Fonsac. Ainsi, je passais mes après-midi à écouter les belles histoires de maman Nunu, puis à tomber du jour, nous revenions vers la rue Vannot, où demeurait ma famille, et nous remontions aux cinq étage. Les grandes sœurs étaient de retour et, riant de leur beau rire de jeune fille, aidait la mère à mettre le couvert. Puis le père revenait de son bureau, fatigué, courbé, pauvre homme d'esprit et de rêverie, qui s'usait sur des paperasses. Mais quand il avait embrassé tout son monde, son visage, son naïf et fin visage sans barbe, sous une broche de cheveux gris d'argent, s'éclairait d'un heureux sourire. Il ôtait sa redingote, cette redingote qui durait si longtemps, disait « Ouf !» en refilant sa robe de chambre. Et comme la saupière fumait déjà sur la table, et que la mère Bernu la regardait du coin de l'œil, tout en faisant mine de s'en aller, il disait gaiement, avec sa générosité de pauvre et sa bonne grâce de gentilhomme, « Asseyez-vous là, maman Nunu, vous dînerez avec nous. » Les vices du capitaine Peu importe le nom de la petite ville de province où le capitaine Mercatier, 36 ans de service, 22 campagnes, 3 blessures, se retira quand il fut mis à la retraite. Elle était pareille à toutes les petites villes qui sollicitent, sans l'obtenir, un embranchement de chemin de fer. Comme si ce n'était pas l'unique distraction des indigènes d'aller tous les jours à la même heure sur la place de la fontaine, voir arriver au grand galop la diligence avec son bruit joyeux, de claquements de fouets et de grelots. Elle comptait 3000 habitants, que la statistique appelait ambitieusement des âmes, et tirait vanité de son titre de chef-dieu de canton. Elle possédait des remparts plantés d'arbres, une jolie rivière pour pêcher à la ligne, et une église de la charmante époque du gothique flamboyant, déshonorée par un affreux chemin de croix venu tout droit du quartier Saint-Sulpice. Tous les lundis, elle s'émaillait des grands parapluies bleus et rouges à son marché, et les gens de la campagne y venaient en charrette et en berlingot. Mais le reste de la semaine, elle se replongeait avec délice dans le silence et dans la solitude qui la rendait chère à sa population de petits bourgeois. Ses rues étaient pavées en têtes de chat. On y apercevait par les fenêtres des rez de chaussée des tableaux en cheveux et des bouquets de mariées sous un verre, et par les demi-portes des jardins des statuettes de Napoléon en coquillage. La principale auberge s'appelait naturellement l'écu de France et le receveur de l'enregistrement rimé des acrostiches pour les dames de la société. Le capitaine Marcadie avait choisi cette résidence de retraite par la raison frivole qu'il y avait autrefois vu le jour et que, dans cette tapageuse enfance, il y avait décroché les enseignes et maçonné les boutons de sonnette. Autant, il ne venait retrouver là ni parents, ni amis, ni connaissances. Et les souvenirs de son jeune âge ne lui retracaient que des visages indignés de marchands qui lui montraient le point du seuil de leur boutique, un catéchisme où on le menaçait l'enfer, une école où on lui prédisait l'échafaud, et enfin son départ pour le régiment, hâté par une malédiction paternelle. Car ce n'était pas un saint homme que le capitaine Son ancienne feuille de punition était noire de jour de salle de police, infligée pour acte d'indiscipline, absence de appels et tapage nocturne dans les chambrés. Bien des fois, on avait dû lui arracher ses galons de caporal et de sergent. et Il avait fallu tout le hasard et toute la licence de la vie de campagne pour gagner enfin sa première épaulette. Dur et brave soldat, il avait passé presque toute sa vie en Algérie, s'étant engagé dans le temps, où nos fantassins portaient le haut képi droit, les buffleries blanches et la grosse zuberne. Il avait eu la Mauricière pour commandant. Le duc de Nemours, près duquel il reçut sa première blessure, l'avait décoré, et quand il était sergent-major, le père Bugeot l'appelait par son nom et lui tirait les oreilles. Il avait été prisonnier d'Abdelkader, portait les traces d'un coup de yatagan sur la nuque, d'une balle dans l'épaule et d'une autre dans la cuisse. Et malgré l'absinthe, les duels, les têtes de jeu et les juifs yeux noirs en amende, il avait péniblement conquis, à la pointe de la baïonnette et du sabre, son grade de capitaine au premier régiment de tirailleurs. Le capitaine Mercadier, 36 ans de service, 22 campagnes, 3 blessures venait donc d'obtenir sa pension de retraite, euh, pas tout à fait 2000 francs, qui joint aux 250 francs de sa croix, le mettait dans cet état de misère honorable, que l'État réserve à ses anciens serviteurs. Son entrée dans sa ville natale fut exempte de face. Il arriva un matin sur l'impérial de la diligence, mâchonnant un cigare éteint et, déjà lié avec le conducteur, à qui, pendant le trajet, il avait raconté le passage des portes de fer. Plein d'indulgence du reste pour les distractions de son auditeur, qu'il interrompait souvent par un blasphème ou par l'épithète de carcan adressé à la jumelle de droite. Quand la voiture s'arrêta et lança sur le trottoir sa vieille valise maculée d'étiquettes de chemins de fer aussi nombreuses que les changements de garnison de son propriétaire et les oisifs d'alentour furent absolument stupéfaits de voir un homme décoré chose encore rare en province offrir le vin blanc au cocher sur le comptoir du prochain cabaret et s'installa sommairement dans une maison du faubourg mugissaient deux vaches captives et où les poules et les canards passaient et repassaient sous la porte charretière, une chambre meublée était allouée. précédée d'une maritorme, le capitaine gravit un escalier à grosse rampe de bois, parfumé d'une forte odeur d'étable, et pénétra dans une vaste pièce carrelée, que tapissait un papier bizarre, représentant, imprimé en bleu sur fond blanc, et répété à l'infini l'image de Joseph Poniatowski à cheval, sautant dans l'Elster. Cette décoration monotone, mais qui rappelait nos gloires militaires, séduisit sans doute le capitaine, car sans s'inquiéter du peu de confortable des chaises de paille, des meubles de noyer et du petit lit aux rideaux jaunis, il conclut sans hésitation. Un quart d'heure lui suffit pour vider sa malle, prendre ses habits, reléguer dans un coin ses bottes et orner la muraille d'un trophée composé de trois pipes, d'un sabre et d'une paire de pistolets. Après une visite à l'épicier d'en face, chez lequel il acheta une livre de bougies et une bouteille de rhum, il revint, déposa son emplette sur la cheminée et promena autour de lui le regard d'un homme très satisfait. Puis, avec la promptitude des camps, il se rasa sans miroir, brossa sa redingote, inclina son chapeau sur l'oreille et s'a promener par la ville en quête d'un café. Le séjour de l'estaminet était une habitude avétérée chez le capitaine. Il y satisfaisait à la fois les trois vices égaux dans son cœur, le tabac, l'absinthe et les cartes. Sa vie tout entière s'y était écoulée et l'aurait pu dresser de toutes les villes où il avait garnisonné un plan par cantine, marchand de tabac, comptoir, café et cercle militaire. Il ne se sentait vraiment à son aise qu'une fois, assis sur le velours ras d'une banquette, devant un carré de drap vert près duquel s'amoncèlent les chobes et les soucoupes. Son cigare ne lui semblait bon que s'il avait frotté l'allumette sous le marbre de la table, et jamais il avait manqué, après avoir attaché son sabre et son képi à la paterre, et s'être installé en lâchant quelques boutons de sa tunique, de pousser un profond soupir de soulagement et de s'écrier « Ça va mieux !» Son premier soin fut donc de rechercher l'établissement qu'il fréquenterait, et après avoir fait un tour de ville sans rien trouver à sa convenance, il arrêta enfin son regard de connaisseur sur le café Prospère, situé à l'angle de la place du marché et de la rue de la paroisse. Ce n'était pas sur l'idéal; L'extérieur offrait bien quelques détails par trop provinciaux. Ce garçon tabillé noir, par exemple, et ses petits ifs dans leur caisse verte, et ce tabourets et ses tables de bois recouvertes de soie cirée. Mais l'intérieur, plutôt capitale. Il fut réjoui dès son entrée par le bruit du timbre que toucha la grâce et fraîche dame du comptoir, en robe claire, avec un ruban ponceau dans ses cheveux bien pommadés. Il salua galamment cette personne et jugea qu'elle occupait avec une suffisante majesté sa place triomphale entre les deux édifices de beau à punch congrument couronnés par des billes de billard. Et constata que la salle était gaie et propre. « Également semé de sable jaune. Il en fit le tour, se regarda passer dans les glaces, apprécia les panneaux où des mousquetaires et des amazones sablaient le champagne dans des paysages pleins de roses trémières, se fit servir, fuma, trouva le divan moelleux et l'absinthe savoureuse et fut assez indulgent pour ne pas se plaindre des mouches qui se baignaient dans les consommations avec une familiarité et toute huit jours après. Il était devenu un pilier du café prospère. On y connut bien vite ses habitudes ponctuelles. On prévint ses désirs. Et il ne tarda point à prendre ses repas avec les patrons du lieu. Recrues précieuse pour les habitués, gens terrassés par le terrible ennui de la province, et pour qui l'arrivée de ce nouveau venu, passé maître à tous les jeux et racontant assez gaiement ses guerres et ses amours, était une véritable bonne fortune. Le capitaine fut lui-même enchanté de rencontrer des humains encore ignorants de son répertoire. Il en avait donc pour six mois à dire ses razzias, ses chasses, ses batailles, la retraite de Constantine, la capture de Boumaza et les réceptions d'officiers avec leur total effrayant de punch au kirsch. Faiblesse humaine Il n'était pas fâché d'être un peu au quelque part, lui dont les petits sous-lieutenants arrivant de saint fuyaient naguère les trop longues histoires. Ses auditeurs ordinaires étaient le maître du café, gros sac à birre silencieuse et stupide, toujours en manche de veste et remarquable seulement par ses pipes à sujet, l'huissier priseur, personnage gauguenard et vêtu de noir, méprisé pour son habitude peu élégante d'emporter le reste de son sucre, le receveur de l'enregistrement, celui des Être très doux et d'une constitution faible, qui envoyait toujours nous illustrer la solution des mots carrés et des rébus. Et enfin, le vétérinaire du canton, le seul qui, en sa qualité d'athée et de démocrate, se permit quelquefois de contredire le capitaine. Ce praticien, homme à favori touffu et à pince-nez, présidait le comité radical aux époques d'élection, et lorsque le curé faisait une petite collecte parmi ses dévotes, pour orner son église de quelque horrible statue en plâtre doré et enluminée, dénoncée par une lettre au siècle la cupidité des fils de Loyola. Le capitaine étant un soir sorti pour aller chercher des cigares, après une discussion politique assez vive, le susdit vétérinaire grommela quelques phrases sourdes et irritées où il était question de dire son fait de traîneur de sabre et de couper la figure. Mais l'objet de ces menaces vagues étant rentrés soudain, en sifflant une marche et en faisant le boulinet avec sa canne, l'accident n'eut pas de suite. En somme, le groupe vivait en bonne intelligence et se laissait volontiers présider par le nouvel habitué, dont la tête martiale et la barbiche blanche étaient vraiment assez imposantes. Et la petite ville, qui était déjà fière de bien des choses, pouvait l'être aussi de son capitaine en retraite. Le bonheur parfait n'existe pas, et le capitaine Mercadier, qui croyait l'avoir rencontré au Café Prospère, dut bientôt revenir de cette illusion. Le fait est que, le lundi, jour de marché, l'estaminé n'était pas tenable. Dès l'aube, il était envahi par les maraîchers, les fermiers, les marchands de cochons, les marchands de volailles, gens à grosse voix, à gros cours rouges, à gros fous à la main, portant la blouse neuve et la casquette de l'outre, concluant leurs affaires autour d'un litre, tapant du pied, frappant du poing, tutoyant le garçon et crevant le billard. Quand le capitaine arrivait à onze heures pour absorber sa première absinthe, il trouvait tout ce monde déjà gris et commandant des déjeuners considérables. Sa place ordinaire était prise. On le servait lentement et mal. Le timbre du comptoir ne cessait de retentir. Le patron et le garçon, la serviette sous le bras, courait, affolait. Bref, c'était un jour néfaste et qui bouleverserait son existence. Or, un lundi matin, qu'il était resté chez lui, sûr d'avance que le café serait trop bruyant et trop encombré, un doux de soleil d'automne l'engagea à descendre, s'asseoir sur le banc de pierre placé à côté de la porte de la maison. Il était là, assez mélancolique et fumant un cigare humide, quand il vit venir du bout de la rue. C'était une ruelle malprennante pavée et aboutissante à la campagne, une demi-douzaine d'oies que devant elle avec une gaule et une petite fille de huit ou dix ans. Le capitaine, en arrêtant son regard distrait sur cet enfant, s'aperçut qu'elle avait une jambe de bois. Il n'y avait rien de paternel dans le cœur de ce soudard. C'était celui d'un célibataire endurci. Lorsque jadis, dans les rues d'Alger, les petits mendiants arabes poursuivaient de leurs prières importunes, Le capitaine les avait souvent chassés d'un coup de cravache, et les rares fois qu'il avait pénétré dans le ménage nomade d'un camarade marié et père de famille, étaient partis en maugréant contre les bambins criards et malpropres qui avaient touché avec leurs mains grasses aux dorures de son uniforme. Mais la vue de cette infirmité particulière, qui lui rappelait le douloureux spectacle des blessures et des amputations, émue cependant le vieux soldat. Il éprouva presque un serment de cœur devant cette chétive créature, à peine vêtue d'un jupon en loque et d'une mauvaise chemise, et qui courait bravement derrière les oies, son pied nu dans la poussière, en boitant sur son pilon malécari. Les volailles reconnaissant leur domicile entrèrent dans la cour de la laiterie et la petite se disposait à les suivre quand le capitaine l'arrêta par cette question « Hé, fillette, comment t'appelles-tu »« Pierrette, monsieur, pour vous servir, » répondit-elle en fixant sur lui ses grands yeux noirs et en écartant de son front sa chevelure en désordre. « Tu es donc de la maison Je ne t'avais pas encore vu, Oui, da, je vous connais bien, allez, car je couche sous l'escalier et vous me réveillez en rentrant tous les soirs. »« Vraiment, Petiot Eh bien, on marchera sur ces pointes à l'avenir. Et quel âge tu Ne ans, monsieur vienne à Toussaint, la patronne d'ici est-ellet apparente? Non, monsieur, je suis en service. On te donne la soupe et le lit sous l'escalier. Qu'est-ce qui t'a rangé comme cela, ma pauvre petite, un coup de pied de vache quand j'avais cinq ans. As-tu ton père et ta mère? L'enfant rougit sous son he. Je sors des enfants trouvés, dit-elle d'une voix brève. Puis, ayant gauchement salué, elle rentra dans la maison, clodiquant, et le capitaine entendit s'éloigner sur le pavé de la cour, le bruit sec de la petite jambe de bois. « Non de nom » saura-t-il, en reprenant machinalement le chemin du café. « Voilà qu'il n'est pas réglementaire. Un soldat, du moins, on le flanque aux invalides, avec l'argent de sa médaille, pour s'acheter du tabac. Un officier, en lui colle une perception et se marie dans sa province. » « Mais à cette gamine, une pareille infirmité, voilà qui n'est pas réglementaire. » Ayant constaté en ces termes l'injustice de la destinée, le capitaine vint jusqu'au seuil de son cher café, mais il y aperçut une telle cohue de blouse bleue, il y entendit un tel brouhaha de gros rires et de caramboulages, qu'il rentra chez lui plein d'humeur. Sachant, c'était peut-être la première fois qu'il y passait plusieurs heures de la journée, lui parut sordide. Les rideaux du lit avaient le ton d'une pipe culottée, le foyer était jonché de crachats et de bouts de cigares, et on aurait pu écrire son nom dans la poussière qui revêtait tous les meubles. Et il contempla quelque temps les murailles, où le sublime lancier de Leipzig trouvait cent fois un glorieux tromper puis, pour se désennuyer, il passa en revue sa garde-robe. Ce fut une lamentable série de poches percées, de chaussettes à jour, de chemises sans boutons. Il me faudrait une servante, se dit-il. Puis, il songea à la petite boiteuse. Voilà, je louerai le cabinet voisin. L'hiver vient et la petite doit geler sous l'escalier. Elle surveillerait mes vêtements, mon linge, d'étorer et le casernement, un brosseur quoi. Mais au nuage assombri ce tableau confortable. Le capitaine se souvenait que l'échéance de son trimestre était encore lointaine et que sa note prenait des proportions inquiétantes au café prospère. « Pas assez riche, » rêvait-il en monologuant. « Et cependant, me vole là-bas, c'est positif. La pension est beaucoup trop coûteuse. Et ce barbu de vétérinaire joue comme feu bésigue. Voilà huit jours que je paye sa consommation. Qui sait, il me ferait peut mieux de charger la petite de l'ordinaire, la soupe au café le matin, le poteau feu à midi et un rata tous les soirs. Les vifs de campagne, enfin, ça me connaît. » Décidément, il était tenté. En sortant, il vit justement la maîtresse de maison, grosse paysanne brutale, et la petite invalide, qui toute de la fourche à la main, remue le fumier dans la cour. -elle « C'est-elle coudre Ça venait faire la soupe » demanda-t-il brusquement. « Euh, oui. Et pirette et Pourquoi donc »« C'est-elle un peu de tout cela euh, Dame, elle sort de l'hospice, où on l'on apprend à se servir soi-même. »« Dis-moi, fillette, » ajouta le capitaine en s'adressant à l'enfant. « Je ne te fais pas peur. »« Non, n'est-ce pas ?»« Et vous, la mère, voulez-vous me la céder J'ai besoin d'une domestique. »« Si vous vous chargez de son entretien, alors c'est dit. »« Voilà 20 francs. Quelle est ce soir une robe et un soulier Demain, nous arrangerons le reste. » Après avoir donné une petite tape amicale sur la joue de Pierrette, le capitaine s'éloigna, enchanté de ce qu'il venait de conclure. « Il faudra peut-être rogner quelques bocs et quelques absinthes, » pensait-il et se méfier du baisique du vétérinaire. Mais il n'y a pas à dire, ce sera bien plus réglementaire. Capitaine, vous êtes un lâcheur, telle fut l'apostrophe dont les cariatiers du café Prospère saluèrent désormais les entrées du capitaine de jour en jour plus rares. Car le pauvre homme n'avait pas prévu toutes les conséquences de sa bonne action. La suppression de l'absinthe matinale avait suffi à couvrir les modestes frais de l'entretien de Pierrette. Mais combien n'avait-il pas fallu d'autres réformes pour parer aux dépenses imprévues de son ménage de garçon Pleine de reconnaissance, la petite fille voulait la prouver par son zèle. Déjà, la chambre avait changé d'aspect. Les meubles étaient rangés et assiqués. Le foyer descend, le carreau verni et les araignées ne filaient plus leur toile sur les morts de Poniatowski placés dans les coins. Quand le capitaine revenait, la soupe aux choux l'invitait par son parfum. De dès l'escalier Et la vue des plats fumants Sur la nappe grossière mais blanche Auprès d'une assiette à fleurs et d'un couvert relisant Achevait de le mettre en appétit Pierrette profitait alors De la bonne humeur de son maître Pour avouer quelques secrètes ambitions Il fallait déchener pour la cheminée Où elle faisait maintenant du feu Un moule pour les gâteaux Qu'elle réussirait si bien Et le capitaine que la demande de l'enfant Faisait sourire et qui se sentait doucement gagné par les voluptés du « at home » promettaient d'y penser. Et le lendemain, remplacés, ses l'on par des cigares d'un sou, hésitait devant l'offre de cinq points d'écarté ou se refuser son troisième boc ou son second verre de chartreuse. Certes, la lutte fut longue, elle fut cruelle. Bien des fois, vers l'heure d'un apéritif, par l'économie, quand la soif lui séchait la gorge, Le capitaine dut faire un effort héroïque pour retirer sa main déjà posée sur le bec de canne de l'estaminé. Bien des fois, il est rare en rêvant de roi retourné de quinte et quatorze, mais presque toujours, il rentrait courageusement chez lui. Et comme il aimait davantage Pierrette à chaque sacrifice qu'il lui faisait, il l'embrassait mieux ce jour-là, car il l'embrassait. Ce n'était plus sa servante. Une fois qu'elle se tenait debout auprès de la table l'appelant monsieur et toute respectueuse il y put tenir il lui prit les deux mains et il lui dit avec fureur embrasse-moi d'abord et puis assieds-toi et fais-moi le plaisir de me tutoyer mille aujourd'hui c'est fini la rencontre de l'enfant a sauvé cet homme du vieillesse ignominieuse il a substitué à ses vieux vins une jeune passion et adore ce petit infime qui saute autour de lui dans la chambre commode et bien ameublée. Déjà, il a appris à lire à Pierrette. Et voici que, se rappelant sa calligraphie de sergent-major, il lui trace des exemples d'écriture. La plus grande joie, c'est lorsque l'enfant, attentif devant son papier, et faisant parfois un pâté qu'elle enlève vivement avec sa langue, est parvenu à copier toutes les lettres d'un interminable adverbe en « Son inquiétude, c'est de songer qu'il devient vieux et qu'il n'a rien à laisser à s'en adopter. Aussi, voilà qu'il est presque avare et thésorise Il veut se sevrer de tabac, bien que Pierrette lui bourse sa pipe et la lui allume. Il compte épargner son maigre venu, de quoi acheter plus tard un petit fond de mercerie. C'est là que lorsqu'il sera mort, elle vivra obscur et paisible, gardant accroché quelque part dans l'arrière-boussique une vieille croix d'honneur qui la fera se souvenir du capitaine. Tous les jours, il va se promener avec elle sur le rempart. Quelquefois passe par là des gens étrangers à la ville qui jettent un regard de compassion surprise sur ce vieux soldat épargné par la guerre et sur cette pauvre enfant estropiée. Et alors ils se sent attendris, ô oh, délicieusement, jusqu'aux larmes, quand un de ces passants murmure en s'éloignant « Pauvre père, sa fille est pourtant jolie ». la robe blanche les brésiliens au teint couleur jus tabac garotés de chaînes d'or et dont le portefeuille est gonflé de comptes de réis s'imagine connaître paris quand ils ont assisté à une première d'opérette fait le tour du persil au bois de boulogne et souper dans un restaurant de nuit et nous sommes de telle fanceron de vice que nous nous donnons volontiers le titre de parisien à quiconque comprend vite un calembour et c'est le prix d'une fille à la mode en réalité, la vie tout entière d'un observateur ne suffirait pas pour explorer à fond la monstrueuse capitale, dont chaque quartier, chaque rue même, sa physionomie personnelle, son caractère original. La différence des types qu'on y rencontre est si tranchée que leur déplacement semble impossible. Quelle surprise pour le flâneur s'il voyait un coulissier juif des environs de la Bourse traverser les paisibles cours de l'Institut Cette infinie variété d'aspect des rues de la grande ville est pour le véritable Parisien, pour le Parisien de Paris, une source inépuisable d'intérêt et entretient chez lui, pourvu qu'il soit doué de quelque puissance imaginative, la fraîcheur et la vivacité d'impression du voyageur débarqué de la veille. Moi-même qui suis né à Paris, qui l'est toujours habité, qui pourrait me plaindre comme Alfred Dumusset d'en connaître tous les pavés, je suis encore étonné bien souvent des découvertes que j'y fais dans mes promenades aventureuses. N'ai-je pas trouvé là euh, la silencieuse mélancolie d'un canal de Venise derrière la manufacture des Gobelins et, et dans Grenelle, à deux pas du jour de Mars, une place publique du Caire brûlé de soleil, un excellent décor pour le meurtre du général Clébert percé de six coups de poignard par le fanatique Souleymane el-Habi Quand je vins habiter le coin perdu du Faubourg Saint-Germain, où je vis depuis une dizaine d'années. Je m'appris d'affection pour la très calme et presque champêtre rue Rousselet, qui s'ouvre juste devant la porte de ma maison. Au XVIIe siècle, elle s'appelait l'impasse des vaches, et elle n'était sans doute alors qu'un chemin à fondre hier. Mais quelques seigneurs avaient déjà construit de ce côté leur maison des champs. Et c'est là qu'est morte Madame de la Sablière, l'excellente amie de la fontaine, dans son logis, près des incurables. L'hôtel du siècle dernier, situé au coin de la rue Ousino, est devenu l'hôpital des frères Saint-Jean-de-Dieu, et les arbres de leur beau jardin dépassent le vieux mur effrité qui occupe presque tout le côté droit de la rue Rousselet. De l'autre côté s'étend une rangée d'assez un, pauvres maisons où logent des artisans et des petits employés, et, et qui toutes jouissent de la vue du jardin des frères. La rue rousselée est très mal pavée, le luxe du trottoir n'y apparaît que par tronçon. L'une des dernières elle a vu disparaître l'antique réverbère à potence et à poulies. Peu de boutiques et des plus humbles. Les chocs du cordonnier en vieux, le trou noir de l'Auvergnat marchant de charbon, le cabaret d'ongles avec l'enseigne classique au bon coin, et de tristes épiceries où vieillissent dans un bocal des sucres d'orge fondus par vingt étés est gelé par vingt hivers. À côté d'images d'Épidale, une page des hussards dans leur uniforme de 1840, où le portrait authentique est violemment perturbé du juif errant, encadré des couplets de la célèbre complainte. Des linges sèchent aux fenêtres, des poules picores dans le ruisseau, on se croirait là dans un faubourg de province très reculé, un de ces faubourgs qui s'en vont vers la campagne, et où la ville redevient village. Comme il passe à peine une voiture par quart d'heure dans la rue Rousselet, on y laisse jouer les enfants qui sont nombreux dans les quartiers populaires, car les pauvres gens sont prolifiques et ignorent les doctrines de Malthus, et d'un point le souci de doter le gosse ou la fillette qui entreront en apprentissage à douze ans et gagneront leur vie à seize. Et dans aucun ménage d'ouvriers on n'a jamais entendu dire comme dans Gabriel « si tout va de la belle façon, nous pourrons nous donner le luxe d'un garçon ». Aussi, dans le renfoncement du vieux mur, sous la charrette abandonnée, il y a de fameuses parties de billes. Allez, c'est effrayant, ce qu'on y use de fond de culotte. Et à quatre heures, à la sortie de l'école des frères de la rue Vannot, la rue grouille de moutard. J'ai fini par les connaître, à force de passer là, par m'intéresser à eux, par leur sourire. Pour eux, non plus, je ne suis pas un inconnu, et souvent, il me faut interrompre ma rêverie et répondre à un... « Bonjour, monsieur !» Que me lance une gamine en bonnet rond ou un jeune rôle en patinant trop large. Elle a fait Dieu quand ils établissent des petites chapelles devant les portes, avec une serviette blanche, une bonne vierge en plâtre, trois roses en verre et deux petits chandeliers en plomb. Et ils me poursuivent en secouant une sous-coupe où ma pièce de dessous sonne joyeusement. Enfin, ils me traitent en voisin, en ami, moi, le passant absorbé et inoffensif. Par les jours de septembre où il fait du vent, les galopins écartent devant moi la ficelle de leur cerf-volant, et les soirs d'été, la petite fille qui saute en demandant du vinaigre s'arrête pour me laisser enjamber la corde C'est ainsi que j'ai remarqué la petite boiteuse, il y a bien longtemps de cela. Je venais de m'installer dans le quartier, et elle pouvait avoir, euh, alors, huit ou dix ans. Bon, ce n'était pas elle, et ce qui aurait pu demander du vinaigre. En grand deuil, son père, un compagnon charpentier, venait de mourir. Elle s'asseyait sur une borne, sa petite béquille dans sa jupe et regardait jouer les autres. Elle m'attendrissait avec son air triste et sage, ses grands yeux bleus dans sa figure palote et ses bandeaux châtains sous son béga noir. À la longue, elle avait vaguement deviné ma pitié dans mon regard et elle y répondait par un sourire mélancolique. Je lui disais au passage « Bonjour, mignonne !» Du temps s'écoula. Deux ou trois ans passent si vite. Et un jeudi matin du mois de mai, où le jardin des frères Saint-Jean de Dieu embaumait la verdure nouvelle et où des fils de la Vierge flottaient dans l'air, je m'aperçus en sortant de chez moi vers onze heures que la rue Grousselet avait un aspect de fête inaccoutumé. Parbleu, c'était le jour de la première communion des enfants. L'ouvrier qui mangeait tous les soirs du jésuite en lésant sur le journal avait eu beau déclamer « On n'est pas des païens », avait déclaré la maman, et les enfants étaient tout de même allés au catéchisme. mais puis, la première communion des gamins, c'est une occasion de caler l'atelier, de faire une petite noce. Et le savetier radical, qui fumait sa pipe sur le seuil de sa boutique, pouvait bien hausser les épaules et murmurer entre ses dents « Ah, malheur !» La rue n'en avait pas moins son air des dimanches. Et là-bas, la petite blanchisseuse qui courait en portant sur vos deux mains une chemise d'hommes empesée comme une cuirasse, « Dépêchez-vous !» La pratique a fini de se raser devant le miroir attaché à l'espagnolette de la croisée, et l'on s'impatiente. Il y a de la presse aussi chez le pâtissier de la rue de Sèvres. Dès hier soir, on commandait des gaudiveaux, et la fruitière du numéro 9 est en train de faire une scène, parce qu'on a oublié son nougat. Chez le perruquier, par exemple, la boutique peinte en bleu, où le plat barbe en cuivre frissonne au vent printanier, ça empêche encore le cheveu brûlé. Mais l'ouvrage est fini depuis longtemps. Toute la barmaille était frisée dès sept heures du matin. Maintenant, c'est une affaire bâclée. On revient de l'église le monde se met aux fenêtres pour voir passer les communiants. Superbes les garçons, avec la veste neuve et le brassard de satin à d'or. Excepté Victor, pourtant, le fils de l'ébénice qui vient d'attraper une paire de calottes. Aussi qu'à l'idée de se tomber sa tartine de résiné sur son pantalon. Cet animal-là n'en fait jamais d'autre. Ça lui apprendra. Mais ce sont les petits amblants qui sont jolis, les blondes surtout. Le voile de bousseline leur sied à ravir. Elles le savent bien, les coquines, et elles baissent les yeux pour se donner une mine plus virginale, et aussi pour garder leurs gants de philocelles, les premiers qu'elles aient mis de leur vie. Pour les brunes, elles ont un peu l'air de mouches tombées dans du lait. Mais qu'importe, leurs mamans ne sont pas les moins fiers. Oh, les pauvres mamans Elles se sont faites belles pour la circonstance. Et elles ont arboré des toilettes qui révèlent des poèmes de misère et d'économie. Voilà une pèlerine de velours qui doit dater de l'exposition de 1867. Et voilà un cachemire français qui connaît certainement le chemin du monde de piété. Bah, les fillettes qui les accompagnent sont quand même habillées tout bête en oeuf. Et lorsque la pèlerine dit au cachemire « Elle est joliment forcie, votre demoiselle », le cachemire répond d'un air satisfait. Que « Que voulez-vous Ah, va sur ces 13 ans !» Et la pèlerine conclut, comme ça nous pousse, enfin c'est un beau pour tout le monde. Et les Perses, ces hommes, ça ne croise à rien, peuvent blaguer la cérémonie chez le marchand de vin. Il n'est pas moins vrai que tout à l'heure à la paroisse, quand l'orgue jouait en sourdine et quand les enfants ont marché vers l'hôtel en file indienne. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre, le cirque allumé à la main, toutes les mamans ont pleuré. Vous avez bien vite reconnu ma petite boiteuse dont le nuage blanc déconniente. Est-ce à cause de sa béquille noire sur laquelle elle s'appuyait pour sautiller, ou à cause de la robe de veuve de sa pauvre vieille mère qui la tenait par la main Mais elle me sembla plus immaculée, plus pure, plus blanche que les autres. Elle me parut aussi plus émue, plus recueillie que ses compagnes. Son visage enfantin avait une expression naïve et mystique qui eut tenté le pinceau d'Albain. Ce jour-là, j'accentuais pour elle mon bonjour amical, et j'étais tout heureux, en m'éloignant, de penser qu'elle aussi avait eu sa robe blanche, une robe blanche, l'idéal de la parure pour les filles du peuple. Depuis lors, plusieurs printemps fleuris et par de belles matinées du mois de mai, plusieurs fois le vent parfumé a fait flotter les voiles blancs des communiantes dans la rue rousselée. Des années ont passé, des années avec leurs printemps, mais aussi avec leurs hivers. Des choses ont changé, des gens ont vieilli dans ce paisible quartier. D'autres enfants jouent encore au billets sous la vieille charrette, mais le perruquier a fermé boutique. Le savetier radical fume toujours sa pipe sur le seuil de son échoppe, mais sa barbe a grisonné. Enfin, on a eu un jour un billet bordé de noir, collé avec quatre pains cachetés sur les volets fermés de la fruitière du numéro 9. Et maintenant, c'est une blanchisseuse qui s'est établie là par concurrence à l'ancienne, qui demeure en face. Mais cela ne réussira pas, car la mère Vernier, la femme de ménage, une langue d'enfer dont je vous conseille de vous méfier, prétend que la nouvelle patronne est une sans-soin qui lui a perdu une camisole et que ses ouvriers sont des rien du tout, qui bat si avec le sergent de Ville. Vous savez, le, le grand blond médaillé, celui qui a une si belle moustache tombante le buveur d'eau de vie. Malgré tout, la rue Rousselet a conservé à peu près sa physionomie d'autrefois. Et le mur des frères Saint-Jean est plus dégradé que jamais par les saxifrages. Mais la petite boiteuse, hélas, elle a très peu grandi, bien qu'elle soit d'une jeune fille à présent, et qu'en comptant sur mes doigts, je découvre qu'elle aura bientôt vingt ans. Quand je la rencontre, se tient plus lourdement sur sa béquille, une béquille neuve, un peu plus haute que l'ancienne, je n'ose plus dire « bonjour, mignonne », et je me contente de lui tirer mon chapeau. D'ailleurs, elle sort rarement. Sa mère est maintenant concierge de la maison du brocheur et la fenêtre de la loge qui donne sur la rue est placée trop haut pour que je puisse y jeter un regard en passant. Mais la présence de ma petite amie se trahit par le bruit incessant de sa machine à coudre. Elle travaille pour la confection et il paraît qu'elle gagne à ses bonnes journées. On m'a qu'elle est bien plus infirme que je ne croyais et qu'elle a une jambe toute séchée. Elle ne se mariera pas. Quel dommage parce que toutes ses camarades de première communion déjà mis leur seconde robe blanche, celle du mariage. notre samedi encore, l'épicière a marié sa fille à son premier garçon. Je me doutais bien que ça finirait par là. Le dimanche soir, quand la mère prenait le frais sur le pas de sa porte et quand les jeunes gens jouaient à la raquette, ils envoyaient toujours le volant d'à l'aller du numéro 23, qui est noir comme un four, et ils disparaissaient ensemble, censément pour le, pour le ramasser. Comme c'est mal. — Oh, l'épicien a bien fait les choses. On est allé autour du lac en grande remise et l'on a dîné à la porte-maillot. Eh bien, au moment où la mariée est montée en voiture, avec sa traîne de soie blanche et sa fleur d'oranger dans les cheveux, elle a l'air insolente, cette grande rousse. J'ai aperçu ma pauvre petite boiteuse qui se tenait à quelques pas de là, appuyée sur sa béquille, et qui regardait d'un œil d'envie. Hélas, il n'aura bientôt plus qu'elle de toutes les filles de son âge dans la rue rousselée, qui l'aura mis de robe blanche, une fois dans sa vie. Le remplaçant Il avait dix ans à peine quand on l'arrêta une première fois pour vagabondage. Il dit au juge ceci « Je m'appelle Jean-François le Turc et voilà si mois que je suis auprès de l'homme qui chante entre deux lanternes sur la place de la Bastille en frottant une corde à boyau je dis le refrain en même temps que lui ensuite c'est moi qui crie demandez le recueil de chansons nouvelles dix centimes dessous il était toujours en et me battait voilà pourquoi les agents m'ont trouvé l'autre nuit dans les démolitions avant j'étais avec celui qui vend du poil à gratter ma mère était blanchisseuse elle se nommait Adèle autrefois un monsieur l'avait établi dans un réduit de chaussée à Montmartre c'était une bonne ouvrière et qui m'a bien bien Elle gagnait de l'argent parce qu'elle avait la clientèle des garçons de café et que ces gens-là ont besoin de beaucoup de linge. Le dimanche, elle me couchait de bonne heure pour aller au bal, mais en semaine, elle m'envoyait chez les frères où j'ai appris à lire. Enfin voilà. Le sergent de ville, qui battait son quart dans notre rue, s'arrêtait toujours devant la fenêtre pour lui parler. Un bel homme avec la médaille de Crimée. Ils se sont mariés et tout a marché de travers. Et il m'avait pris en grippe et excité maman contre moi. « Tout le monde me flanquait des calottes, et c'est alors que, pour fuir la maison, j'ai passé des journées entières sur la place Clichy, où j'ai connu les saltimborgs. Mon beau-père perdit sa place, maman, c'est pratique, elle alla au lavoir pour nourrir son homme. C'est là qu'elle est devenue poitrinaire, rapport à la buée. Elle est morte à la riboisière. C'était une bonne femme. Depuis ce temps-là, j'ai vécu avec le marchand de poils à gratter et le racleur de cordes à bailloux. « Est-ce qu'on va me mettre en prison ?» Il parla ainsi carrément, cyniquement, comme un homme. C'était un petit garopin déguenillé, haut comme une botte, le front caché sous une étrange tignasse jaune. Personne ne le réclamant, le mit au jeune détenu. Peu intelligent, paresseux, surtout maladroit de ses mains, il n'a pu apprendre là qu'un mauvais métier, rempailleur de chaises. Pourtant, il était obéissant, de naturel passif et taciturne et ne semblait pas trop profondément corrompu dans cette école du vice. Mais lorsqu'arrivée à ses dix-septième années il fut relancé sur le pavé parisien. Il y retrouva pour son malheur ses camarades de prison, tous affreux drôles exerçant les professions de la boue. C'étaient des éleveurs de dogues pour la chasse aux rats dans les égouts, les sirores de souliers, les nuits de balles dans le passage de l'opéra, des lutteurs amateurs se laissant volontiers tomber par les Hercules de foire, des pêcheurs à la ligne, en plein soleil, sur les trains de bois. Il cite un peu de tout cela, et quelques mois après sa sortie de la maison de correction, il fut de nouveau arrêté pour un petit vol, une paire de vieux souliers enlevés à un étalage. Résultat, un an de prison, à Sainte-Pélagie, où il servit de brosseur aux détenus politiques. Il vécut étonné dans ce groupe de prisonniers, euh, tous très jeunes et négligemment vêtus, qui parlait à voix haute et portait la tête d'une façon si solennelle. Il se réunissait dans la cellule du plus âgé d'entre eux, garçon d'une trentaine d'années, incarcéré depuis longtemps déjà et, et comme installé à Sainte-Pélagie. Une grande cellule, tapissée de caricatures coloriées et par la fenêtre de laquelle on voyait tout Paris, ses toits, ses clochers et ces hommes. Et là-bas, la ligne lointaine des coteaux bleus et vagues sur le ciel. Il y avait au muraille quelques planches chargées de volume et tout un vieil attirail de salles d'armes, masques crevés, fleurés rouillés, plastrons et gants perdant leur étoupe. C'est là que les politiques dînés ensemble, ajoutant à l'immuable soupe et bœuf des fruits du fromage et des litres de vin que Jean-François allait acheter à la cantine. Repas tumultueux, interrompu de violentes disputes où l'on chantait en chœur au dessert la carmagnole et le serre. On prenait cependant à l'air de dignité les jours où l'on faisait place à un nouveau venu, traité d'abord gravement de citoyen, mais dès le lendemain tutoyé et appelé par son petit nom. Il se disait là des grands mots, corporation, solidarité, et des phrases tout à fait inintelligibles pour Jean-François, telles que celle-ci, par exemple, qu'il entendait une fois proférée impérieusement par un affreux petit bossu qui noircissait du papier toutes les nuits. « C'est dit, le cabinet est ainsi composé. » Raymond, l'instruction publique, Martial, l'intérieur, et moi, aux affaires étrangères. Sont en fait, il ira de nouveau à travers Paris, surveillé de loin par la police, à la façon de ces hannetons que les enfants cruels font voler au bout d'un fil. Il devenait un de ces êtres fuyants et craintifs que la loi, avec une sorte de coquetterie, arrête et relâche tour à tour, un peu comme ces pêcheurs platoniques qui, pour ne pas dépeupler leurs viviers rejette bien vite à l'eau le poisson sortant à peine du filet. Sans se douter, confitant d'honneur à son chétif individu, il avait un dossier spécial dans les mystérieux cartons de la rue de Jérusalem. Ses noms et prénoms étaient décrits en belles bâtardes sur le papier gris de la couverture, et les notes et rapports soigneusement classés lui donnaient ses appellations graduées, le nommé le Turc, l'inculpé le Turc, et enfin le condamner le Turc. Il resta deux ans de prison, dinant à la Californie, couchant dans les garnis à la nuit, et quelquefois dans les fours à chaud, et, et prenant part avec ses semblables à l'interminable partie de bouchons sur les boulevards, près des barrières. Il portait la casquette grasse en arrière, les pantous de tépicerie, la courte blouse blanche. Quand il avait cinq sous, il se faisait friser. Il dansait chez Constant, à Montparnasse, achetait deux sous pour leur 24, à la porte de Boubineau, le valet de Coeur ou l'Axe de Trèves, servant de contremarque ouvrait à l'occasion une portière de voiture. » entraînait des rosses au marché aux chevaux. Tous les malheurs. Il tira au sort et amena un bon numéro. Qui sait si l'atmosphère d'honneur qu'on respire au régiment, si la discipline militaire ne l'aurait pas sauvée. Repris dans un coup de filet avec le jeune rôdeur qui dévalisait les ivroïnes endormis sur le trottoir il se défendit très énergiquement d'avoir pris part à leurs expéditions. C'était peut-être vrai, mais ses antécédents étaient un lieu de preuve et il fut envahi trois ans à Poissy. Là, il fabriqua de grossiers jouets d'enfants, se fit tatouer les pectoraux et apprit l'argot et le code pénal. Nouvelle libération, nouveau plongeon dans le cloaque parisien, et bien court cette fois, car au bout de six semaines tout au plus, il fut de nouveau compromis dans un vol d'octurne, aggravé l'escalade et les d'effraction, affaire ténébreuse où il joué un rôle obscur, moitié de zupes et moitié resseleurs. En somme, sa complicité parut évidente, et il fut condamné à cinq années de travaux forcés. Son chagrin dans cette aventure fut surtout d'être séparé d'un vieux chien qu'il avait ramassé sur un tas d'ordures et guéri de la gale. Cette bête l'avait aimé. Toulon, le boulet aux pieds, le travail dans le port, les coups de bâton, les sabots sans paille, la soupe aux gourgans datant de Trafalgar, pas d'argent pour le tabac, Elory de Sommet et du lit de camp grouillant de forçat, voilà ce qu'il connut pendant cinq étés, Torrid et cinq hivers souffletés par un mistral. Il sortit de là à Uri, fut envoyé en surveillance à Vernon, où il travaillait à quelque temps sur la rivière. Puis, à Gabon, incorrigible, il rompit son banc et revint encore à Paris. Il avait sa masse, 5 francs, c'est-à-dire le temps de la réflexion. Pendant sa longue absence, ses anciens et horribles camarades s'étaient dispersés. Il était bien caché, et couché dans une soupante, ce une des vieilles à qui il s'était donné comme marin là de la mer, ayant perdu ses papiers dans un récent naufrage, et qu'il voulait essayer d'un autre état. Sa face allée, ses mains calleuses et quelques termes de bord qu'il lâchait de temps à autre rendaient ce roman assez vraisemblable. Un jour qu'il s'était risqué à flâner par les rues, et que le hasard de la marche l'avait conduit jusque dans ce Montmartre où il était né, un souvenir inattendu l'arrêta devant la porte de l'école des frères dans laquelle il avait appris à lire. Comme il faisait très chaud, cette porte était ouverte et d'un seul regard, Le farouche passant put reconnaître la paisible salle d'études. Rien n'était changé, ni la lumière crue tombant par le grand châssis, ni le crucifix au-dessus de la chair, ni les gradins réguliers avec les planchettes garnies d'encrits et de plomb, ni le tableau des poids et mesures, ni la carte géographique sur laquelle étaient encore piquées les épingles indiquant les opérations d'une ancienne guerre. Distrait sans réfléchir, Jean-François lut sur la planche noircie cette parole de l'Évangile, qu'une main savante y avait tracée comme exemple d'écriture, « Il y a plus de joie au ciel pour un pêcheur qui se repent que pour sang juste qui se persévère. » C'était sans doute l'heure de la récréation, car le frère professeur avait quitté sa cathèdre et, assis sur le bord d'une table, il semblait compter une histoire à tous les gamins qui l'entouraient, attentifs, levant les yeux. Quelle physionomie innocente et gaie que celle de ce jeune homme, un berbe, en longue robe noire, en rabat blanc, en gros vilains souliers, et dont les cheveux bruns mal coupés se retroussaient par derrière. Toutes ces figures palotes d'enfants du peuple qu'il regardait paraissaient moins enfantines que la sienne, surtout lorsque, charmés d'une candide plaisanterie de prêtre qu'il venait de faire, et il partait d'un bon effranc éclat de rire qui montrait ses dents saines et bien rangées, et si communicative que tous les écoliers éclataient bruyamment à leur tour. Et c'était simple et douce, ce groupe dans son rayon joyeux qui faisait étinceler les yeux clairs et les boucles blondes. Jean-François le considéra quelque temps en silence, et pour la première fois, dans cette nature sauvage, toute d'instinct et d'appétit, s'éveilla une mystérieuse, une douce émotion. Son cœur, ce rude cœur cuirassé que la trique du chourme ou la lourde poigne de l'argousin tombant sur l'épaule ne faisait plus tressaillir, bâtit jusqu'à l'oppression. Devant ce spectacle où revoyait son enfance, ses paupières se fermèrent douloureusement et, et, contenant un geste violent en proie à la torture du regret, il s'éloigna à grands pas. Les mots écrits sur le tableau noir lui revinrent alors à la pensée. « C'était pas trop tard, après tout, » murmura-t-il. « Si je pouvais encore, comme les autres, mordre honnêtement dans mon pain bi, dormir mon somme sans cauchemar, bien malin le mouchard qui me reconnaîtrait. » « Ma barbe que je rasais là-bas a repoussé maintenant, drue et forte. On peut se terrer dans la grande fourmilière, et la besoin n'y manque pas. Quiconque ne crève point tout de suite dans l'enfer du bagne en sort agile et robuste, et j'ai appris à monter au cordage avec des charges le dos. On bâtit partout ici, et les maçons ont besoin d'aide. Trois francs par jour, je n'en ai jamais tant gagné. Qu'on m'oublie, c'est tout ce que je demande. » et suivi sa courageuse résolution. Il y fut fidèle, et trois mois après, c'était un autre homme. Le maître pour lequel il travaillait le citait comme son meilleur compagnon. Après la longue journée, passé sur l'échelle, au grand soleil, dans la poussière, à et à redresser constamment les reins pour prendre le moellon des mains de l'homme placé à ses pieds et le repasser à l'homme placé au-dessus de sa tête, il rentrait, mangeait la soupe à la gargote, éreintait, les jambes lourdes, les mains brûlantes et les cils collés par le plâtre, mais content de lui et portant son argent bien gagné dans le nœud de son mouchoir. Il sortait maintenant sans rien craindre, car son masque blanc le rendait méconnaissable. Et puis il avait observé que le regard méfiant du policier s'arrête peu sur le vrai travailleur. Il était silencieux et sobre. Il dormait le bon sommeil de la bonne fatigue. Il était libre. Enfin, récompense suprême, il eut un ami. C'était un garçon maçon comme lui, nommé Savinien. Un petit paysan libousin au jour rouge, venu à Paris, le bâton sur l'épaule, avec le paquet au bout, qui fuyait le marchand de vin et allait à la messe le dimanche. Jean-François Lema, pour sa santé, pour sa candeur, pour son honnêteté, pour tout ce que lui-même avait perdu et depuis si longtemps. Ce fut une passion profonde, contenue, qui se traduisait par des soins et des prévenances de père. Savignin, lui, nature molle et égoïste, se laissait faire. Satisfait seulement d'avoir trouvé un camarade qui partageait son horreur du cabaret. Les deux amis logeaient ensemble dans un garni assez propre, mais leurs ressources étant très bornées, ils avaient dû admettre en leur chambre un troisième compagnon, un vieil auvernien sombre et rapace, qui trouvait encore moyen d'économiser sur son maigre salaire de quoi acheter du bien dans son pays. Jean-François et Savinien ne se quittaient presque pas. Les jours de repos, ils allaient faire ensemble de longues promenades aux environs de Paris, et dînés sous la tonnelle, dans une de ces guinguettes où il y a beaucoup de champignons dans les sauces et d'innocents rébus au fond des assiettes. Jean-François se faisait alors compter par son ami tous ceux qui ceux qui sont dans les îles. Il apprenait le nom des arbres, des fleurs et des plantes, l'époque des différentes récoltes. Il écoutait avidement les mille détails du grand labeur bucolique, les semailles d'automne, le labourage d'hiver, les fêtes splendides de la moisson et de la vendange, et les fléaux battant le sol, et le bruit des moulins à bord de l'eau, et les chevaux-là menés à l'abreuvoir et les chasses matinales dans le brouillard, autour du feu de Sarment, abrégé par les histoires merveilleuses. Il découvrait dans lui-même une source d'imagination jusqu'alors inconnue, trouvant une volupté singulière au seul récit de ces choses douces, calmes et monotones. Une crainte troublée pourtant, celle que savinien ne vint à connaître son passé. Parfois, il lui échappait un mot télébreux d'argot, un geste ignoble, vesti de son horrible existence d'autrefois, et il éprouvait la douleur d'un homme de qui les anciennes blessures se rouvrent, d'autant plus qu'il croyait voir alors chez Savinien s'éveiller une curiosité malsaine. Quand le jeune homme, déjà tenté par les plaisirs que Paris offre aux plus pauvres, l'interrogeait sur les mystères de la grande ville, Jean-François feignait l'ignorance et détournait l'entretien, mais il concevait alors sur l'avenir de son ami... Une vague inquiétude. Elle n'était point sans fondement, et Savignin ne devait pas rester longtemps le naïf campagnard qu'il était lors de son arrivée à Paris. Si les joies grossières et bruyantes du cabaret vurent épugnaient toujours, il était profondément troublé par d'autres désirs pleins de danger pour l'inexpérience de ses vingt ans. Quand vint le printemps, il commença à chercher la solitude et ira d'abord devant l'entrée, illuminée des balles de barrières qu'il voyait franchir par les couples de fillettes en cheveux, se tenant par la taille et se parlant tout bas. Puis, un soir, que les lilas embaumés et que l'appel des cadris était plus entraînant, il franchit le seuil et dès lors, Jean-François le vit changer peu à peu de mœurs et de physionomie. Savinien vigne devint plus coquet, plus dépensier. Souvent, il empruntait à son ami sa misérable épargne qu'il oubliait de lui rendre. Jean-François, se sentant abandonné, à la fois indulgent et jaloux, Souffrait, se taisait. Il ne croyait pas le droit d'adresser les reproches, mais son amitié pénétrante avait de cruels d'insurmontables pressentiments. Un soir qu'il gravissait l'escalier de son garni, absorbé dans ses préoccupations, il a entendu dans la chambre où il allait entrer un dialogue de voix irritée, parmi lesquelles il reconnut celle du vieil Auvergnat qui logeait avec lui et sa vigna Une ancienne habitude de méfiance le fit s'arrêter sur le palier et il écouta pour connaître la cause de ce trouble. « Oui, disait l'Auvergnat avec colère, je suis sûr qu'on a ouvert ma malle et qu'on y a volé les trois louis que j'avais cachés dans ma petite boîte. Et celui les a fait ne peut être qu'un des deux compagnons qui se couche ici, à moins que ce soit Maria la servante. La chose vous regarde autant que moi, puisque vous êtes le maître de la maison, et c'est vous que je traînerai en justice si vous ne me laissez pas tout de suite chambarder les valises des deux maçons. Mon pauvre Gupingot. Il était encore hier à sa place et je vais vous dire comment il est fait pour que, si nous le retrouvons, on ne m'accuse pas encore d'avoir menti. « Oh, je collé, mes trois belles pièces d'or, et je les vois comme je vous vois. Il y en a une plus usée que les autres, d'un or un peu vert, et c'est le portrait du grand empereur. L'autre, c'est celui d'un gros vieux qui a une queue et des épaulettes. Et la troisième, où il y a dessus un Philippe en favori, je l'ai marqué avec mes dents. C'est qu'on ne me triche pas, à moi. » « Savez-vous qu'il ne m'en fallait plus que deux comme ça pour payer ma vigne ?»« Allons, ah fouillez avec moi dans les nîmes des camarades où je vais appeler la garde. Fouchetras !»« Soit, répondit la voix du patron d'hôtel, nous allons chercher avec Maria. »« Tant pis si vous ne trouvez rien et si les maçons se fâchent, c'est vous qui m'aurez forcé. » Jean-François avait l'âme remplie d'épouvante. Il se rappelait la gêne et les petites empreintes de sa vigne, l'air sombre qu'il lui avait trouvé depuis quelques jours. Cependant, il ne voulait pas croire un vol. » Il entendait le vernis halter dans l'ardeur de sa recherche, et il serrait ses poings fermés contre sa poitrine comme pour comprimer les battements furieux de son cœur. « Les voilà !» hurla tout à coup l'avare victorieux. « Les voilà, mes louis mon cher trésor Et dans le gilet des dimanches ce petit hypocrite de limousin Voyez, patron, ils sont bien comme vous ai dit. Voilà le Napoléon, et l'homme à la queue, et le Philippe que j'ai mordu. Regardez l'encoche Ah, le petit gueux avec son air de sainte nitouche J'aurais plutôt soupçonné l'autre. Ah, le scélérat, il faudra qu'il aille au bagne. » En ce moment, Jean-François tendit de pas bien connu de Savignyens qui montait lentement l'escalier. « Il va se trahir, » pensait-il. « Trois étages, j'ai le temps. » Et poussant la porte, il entrape pâle comme mort dans la chambre où il vit l'hôtelier, la bonne stupéfait dans un coin et l'Auvergne à genoux parmi les harres dans des ordres qui me amoureusement ses pièces d'or. « En voilà assez, » fit-il d'une voix sourde. « C'est moi qui ai pris l'argent. » qu'il mis dans la malle du camarade. Eh, c'est trop dégoûtant. Je suis un voleur et non pas un judas. Allez chercher la police. Je ne me pas. Seulement, il faut que je dise un mot en particulier à Savigny, que voilà. Le petit limousin venait en effet d'arriver et voyant son crime découvert, ce cognon perdu, il restait là, les yeux fixes, les bras ballants. Jean-François lui sauta violemment au cou, comme pour l'embrasser. Il colla sa bouche à l'oreille de Savigny et lui dit d'une voix basse et suppliante, « Tais-toi !» Puis, se tournant vers les autres, « Laissez-moi seul avec lui. Je ne m'en irai pas, vous dis-je. Enfermez-nous, si vous voulez. Mais laissez-nous seul. » Et, d'un geste, il commandait, leur montra la porte. Ils sortirent. Savidien, brisé par l'angoisse, était assis sur un lit et baissait les yeux sans comprendre. « Écoute, » dit Jean-François, qui vint lui prendre les mains, « je devine. Tu as volé les trois pièces d'or pour acheter quelques chiffons à une fille. Cela t'aurait valu six mois de prison. » « Mais on ne sort de là que pour y rentrer. Et tu serais devenu un pillé de correctionnel et de cour d'assises. »« Je m'y entends. J'ai fait sept ans jeune détenu, un an à Sainte-Pélégie, trois ans voici Poissy, cinq ans à Toulon. Maintenant, on n'est pas peur, tout est arrangé. J'ai mis l'affaire sur mon dos. »« Malheureux !» s'écria Savinien, mais l'espérance renaissait déjà dans ce lâche-cœur. « Quand le frère aidé sous les drapeaux, le cadet ne part pas, reprise en François. Je suis ton remplaçant, voilà tout. » « Tu m'aimes un peu, n'est-ce pas Je suis payé. Pas d'enfantillage, ne refuse pas. On m'aurait rebouclé un séjour car je suis en rupture de banc. »« Et puis, vois-tu, cette vie-là, ce sera moins dur pour moi que pour toi. Ça me connaît, et je ne me plains pas si je ne rends pas en ce service pour rien. Et si tu me jures que tu ne le feras plus Savigny, je t'ai bien aimé, et ton amitié m'a rendu bien heureux, car c'est grâce à elle que, tant que je t'ai connu, je suis resté honnête et pur. » Et tel que j'aurais toujours été, peut-être, si j'avais eu comme toi un père pour me mettre nous-ci dans la main, une mère pour m'apprendre mes prières. Mon seul regret, c'était de t'être inutile, de te tromper sur mon compte. Aujourd'hui, je me démasque en souvent Tout est bien. Allons, adieu, ne pleurniche pas et embrasse-moi, car j'entends déjà les grosses bottes sur l'escalier. Ils reviennent avec la rousse, et il ne faut pas que nous ayons l'air de nous connaître si bien devant ces gens-là. Il serra brusquement sa contre sa poitrine, puis il le repoussa loin de lui, lorsque la porte s'ouvrit toute grande. C'était l'hôtelier l'Auvergnat qui amenait les sergents de ville. Jean-François s'élança sur le palier, tendit ses mains en menottes, et s'écria en riant, « En haute, mauvaise troupe Aujourd'hui, il est à Cayenne, condamné à perpétuité comme récidiviste.